National. Ouvert ce jeudi 21 juillet, horaire et détails en magasin. La première. Il est 11h. Et on s'informe avec Sophie Léonard. Bonjour à tous, les universitaires turcs privés du droit de voyager à l'étranger, ce jusqu'à nouvel ordre, c'est ce que rapporte la télévision d'État. cinq jours après le putsch raté de vendredi. Des purges massives frappent tous les secteurs de la fonction publique du pays. Ici, la décision d'interdiction de voyager pour les universitaires intervient au lendemain de la révocation de plus de 1500 doyens d'université, mais aussi l'interdiction d'exercer fait à plus de 20 000 enseignants. Le Royaume-Uni renonce à la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne en 2017. C'est la première ministre britannique Theresa May qui en a informé le président du Conseil Européen Donald Tusk. Elle a expliqué que son pays sera très occupé avec les négociations pour quitter l'Union Européenne. Londres devait initialement assumer cette présidence après Malte et avant l'Estonie. En France, l'état d'urgence prolongé pour six mois. Les députés ont donné leur feu vert à une nouvelle prolongation après une nuit de débat ou le... Une volonté du président français François Hollande à la suite de l'attaque du 14 juillet à Nice. Attaque qui a fait 84 victimes. Retour chez nous, Bruxelles sous haute protection pour la fête nationale. Et dès ce soir pour le bal national sur la place du jeu de balles. C'est à 19h. 15 000 fêtards attendus dans les Marolles. Le tout avec des conditions de sécurité maximales. Mais venez, dit le chef de la police de Bruxelles, pas question de céder aux menaces. Météo agréable, les jours fériés en perspective, vous serez sans doute nombreux à vous diriger vers la côte. Un demi-million de touristes d'un jour sont attendus de jeudi à dimanche. Une bonne nouvelle pour les commerçants et les hôteliers qui observent un taux d'occupation de 95%. Les conséquences, routes chargées prévues dès ce soir en direction de la côte. Du sport aujourd'hui avec la 17 e étape pour la grande boucle et la Première étape dans les Alpes, 484 km, 4 ascensions entre Berne et Finin-Emonson et, et une arrivée au sommet, une ascension hors catégorie de 10 km. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente matinée à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur Creffel. Et on s'évade avec vous, Benjamin Leupart, c'est Globe Crocker. Sophie, est-ce que vous aimez marcher Oui. Longuement euh, Tout est relatif. Nous, on va faire une longue marche vers l'Est, vers Jérusalem, dans quelques instants, dans Globe Crocker. Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première. Ton pied te conduira là où tu veux aller, proverbe israélien. Bel été sur la première, c'est Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui changent de vie en chemin. Tous les jours, de 11h à midi, on fait table d'hôte pour un voyageur ou une voyageuse hors du commun. Précisément, sur notre table, on dépose les objets souvenirs, les lectures, les écritures de voyage ainsi que les musiques d'avant et d'après le départ. Ensemble, on fait parler tout ça pour croquer le périple du jour et du même coup croquer un petit bout du monde. Aujourd'hui, on met nos pas dans ceux d'un jeune homme qui a relié Gand à Jérusalem, 4600 km à vol d'oiseau, sauf que lui ne l'a pas fait à dos d'oiseau, mais à pied à À pied à Jérusalem, 184 jours, 184 visages, c'est même le titre de son récit de voyage. Jérusalem à pied avec 50 euros en poche, le concept de départ était clair. De départ seulement, parce que voilà, le hasard s'en mêle et tout bascule dès le début du chemin. Évidemment, sinon ce ne serait pas Globe Crocker. Jérusalem à pied, voilà notre destination à croquer. 11h midi, Benjamin part, Globe Crocker, sur la première Direction Jérusalem et l'Israël d'aujourd'hui. La découverte et la splendeur de cette ville, vieille de 3000 ans, vous laissera sans voix. Au-delà de sa beauté, Jérusalem est avant tout un centre spirituel et une ville sainte pour les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les adeptes de ces trois confessions ont conféré tant d'importance à cette cité isolée qu'ils en ont fait l'un des endroits les plus fascinants qu'il vous sera donné de visiter que ce soit à Jérusalem-Ouest, sur le Mont des Oliviers ou dans la partie orientale de la ville sous contrôle palestinien. Il vous faudra de grandes et longues vacances pour découvrir Jérusalem. Pop, pop, hop Ça, c'est Jérusalem, mais on n'y est pas encore ce matin. On va prendre la route seulement et on partira de Belgique. Bonjour Sébastien Defaux. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce voyage incroyable à pied plein Est De Gant à Jérusalem Mais euh, on va revenir tout à l'heure dans la, la démarche Qu'est-ce qui vous est passé <rire> par la tête Pour vous dire tiens je marcherai bien Avec le soleil à, à, à côté de moi <rire> Jusqu'à Jérusalem Là on est dans les premières impressions Alors évidemment comme vous avez traversé plus d'une douzaine De pays, on va un peu prendre Des, des touches différentes euh, Dans vos différentes impressions Quand on part pour un voyage aussi monumental que ça euh, Parce qu'à vol d'oiseau On dit 4600 km Mais vous avez calculé vos vrais kilomètres à vous że my C'est je... possible Vous avez encore une trace de votre parcours Oui, je pense. Je pense que je dois, je dois vaciller, enfin, tourner autour des, des 5500. Ah oui, quand même. Euh, oui. Bon, évidemment, ce n'était pas une première. J'avais déjà une expérience de, de, de marche au long cours, mais en Europe, euh, en 98, j'étais parti à Compostelle. En 2000, j'étais parti euh, en direction de l'Italie. C'était un, un, un 1500 kilomètres. Euh, mais c'est vrai que quand on part pour une destinée pareille, euh, avant de partir, euh, les impressions sont très particulières. C'est marrant, vous dites destiné, c'est un lapsus révélateur, parce que ce chemin va effectivement être bouleversant. Euh, vos impressions au tout départ, vous êtes à Gand, vous vivez à Gans, euh, vous, partez, <rire> vous partez de là, alors quand je vous ai demandé mais quel chemin vous, <rire> vous empruntiez, vous me dites, alors c'est très simple, c'est tout droit, euh, chaussée de... Chaussée de Bruxelles en direction d'Allos, vous traversez à Alos, second feu à droite, <rire> et puis vous continuez la chaussée de Bruxelles, et puis à un moment vous vous retrouvez à Bruxelles. Non mais les blagues dans le coin, c'est vrai qu'avant de partir pour une expérience Pareil, euh, les impressions sont très particulières. Je me souviens au petit matin euh, de, de, de mon départ, 27 mars, euh, quand le réveil euh, a sonné. Euh, c'est vrai que là, j'ai vécu un grand moment de solitude. Je me disais, mais c'est pas possible. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui m'a pris? Vous avez le de... trac? Oui, oui, oui, vachement. J'avais vraiment le trac. Euh, J'avais une impression que j'allais peut-être pas revenir. Euh, une impression de sentir minuscule hyper fragile parce que c'est vrai que quand on part à pied ben on est euh, on est on est fragile quoi il n'y a pas il y a pas une voiture pour vous protéger il euh, y, y, y a rien quoi il y juste il euh, y a juste vos pieds c'est le 27 mars de quelle année Sébastien alors euh, ça remonte à 11 ans déjà euh, 27 mars 2005 C'est important parce que vous allez quand même traverser des, des pays qu'on peut difficilement traverser facilement aujourd'hui. Euh, allez, on énumère Vous les savez de tête dans l'ordre ou pas Allez, on y va. Belgique. Euh, l'Allemagne, euh, ensuite l'Autriche, la Hongrie, la Croatie la Serbie, la Roumanie pour clore le chapitre européen en Bulgarie, puis euh, cette frontière euh, avec, euh, avec euh, la Turquie cet énorme euh, pays que, que je, je serais amené à traverser en plein été euh, après la Turquie euh, cap plein sud je ronds avec euh, l'azimut euh, sud-est euh, et là je prends plein sud en direction de la Syrie pays que j'ai trouvé extrêmement Avant la guerre, forcément. Euh, J'ai longé le Liban, titillé les frontières libanaises, euh, pour ensuite aller vers Dera, là où la révolution, euh, si on peut l'appeler comme ça, syrienne, a, a commencé, à la frontière avec la Jordanie. J'ai contourné forcément le Golan, euh, pour ensuite me rendre... Euh, Euh, à la frontière israélienne, euh, où on m'a interrogé pendant 3-4 heures, et puis finalement, après Israël, ce sera euh, Palestine. 184 jours de voyage, à peu près 145 jours de, de marche, au rythme de 30 km par jour, euh, lorsque vous marchez. Vous partez en mars En mars, il y a 11 ans, avant de partir, vous vous mettez en condition, vous avez apporté dans Globe Crocker le sac à dos, complètement décoloré par le soleil et déchiré de toutes parts, qui vous a accompagné. Vous le remplissiez, j'imagine, de cartes, de flottes, et peut-être de quelques autres éléments, et vous vous mettez dans les oreilles ceci. C'est un grand terrain de nulle part Avec de belles poignées d'argent La lune est peu d'un microscope Et tous ces petits êtres qui courent Bachung, comme un Lego, pourquoi Eh bien, en partant comme ça, on a l'impression qu'on se soustrait d'une vie euh, bien régulière, euh, qu'on se soustrait d'un du, euh, puzzle, euh, d'un jeu de Lego, et puis qu'on se désolidarise du monde connu et qu'on va vers l'inconnu, et puis de cet inconnu qu'on en fait son plus fidèle allié. Euh, donc c'est complètement envoûtant, c'est enivrant, mais c'est euh, angoissant parfois aussi. Vous allez faire énormément de rencontres, mais vous êtes bien en solitaire euh, le long de ce chemin de 5000 et des kilomètres. Oui, pour moi c'était important de, de, de partir seul, euh, parce que quand on est seul, ben, forcément on est confronté à soi-même. Il n'y a pas moyen de, euh, pas moyen de fuir, euh, pas moyen de se fuir, pas moyen de, euh, voilà, de, de, de, de vite, de, de vite s'oublier en en surfant un peu sur, sur son smartphone, à l'époque il n'y en avait pas encore. <rire> euh... D'où ma question par exemple, vous étiez bardé et blindé de cartes, papier Alors de vue carte c'est vrai que si je devais partir ou si j'avais dû oui. partir d'ici jusqu'au jusqu proche orient avec des cartes j'aurais dû partir avec une brouette remplie de cartes <rire> c'est pas l'idéal pour traverser les champs de la SB <rire> donc qu'est ce que je faisais bon l'idéal c'est de partir avec des cartes topographiques mais euh, plus elles sont précises ben, plus bien on bien en a euh, et plus ça prend du poids donc la question du poids pour moi était primordiale même ma brosse à dents j'avais scié en deux euh, comme un navigateur Comme un navigateur. Comme un navigateur, ah d'accord. Euh... Une tradition en navigation, on va même jusqu'à couper les étiquettes des, des vêtements pour gagner du, du poids, c'est symbolique. Ouais. Eh ben moi, j'étais parti avec des, des boîtes de compide et j'avais laissé évidemment euh, l'emballage. La, évidemment. Et donc, au niveau carte, vous faisiez comment Alors, point de vue carte, qu'est-ce que je faisais Je me les faisais envoyer par la poste restante, euh, malin, tous les 1000 euh, km pour éviter de, de les porter. C'est malin, on se met dans les oreilles la musique que vous avez associée à la musique du chemin. Samuel Barber, Adagio for Strings pour cordes. Même musique, question. Musique tragique, n'est-ce pas Mais oui. Musique tragique, mais, mais splendide, euh, que j'avais pu écouter depuis euh, que j'avais vu le film euh, Platoon. Euh, et figurez-vous que j'ai réécouté cette musique à Antioche à la frontière syrienne, euh, donc plus de 4000 kilomètres après mon départ, où j'avais été accueilli par un, un Français qui vivait, là de, qui vivait là depuis une trentaine d'années. Il avait un vieux tourne-disque. Et euh, dans ces disques, il a sorti un disque, il me l'a mis. J'avais pu écouter de la musique depuis euh, mon départ. Imaginez-vous, euh, vous vous asseyez et vous balancez au milieu des rues d'Antioche. Samuel Barber, j'étais scotché. Il était quelle heure l'heure de l'apéro je pense <rire> scotché effectivement, encore un peu de musique si vous voulez bien avant de repartir pour euh, la suite de Globe Crocker parce qu'on va se, se demander mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour euh, entamer un tel voyage de Gand à Jérusalem à pied juste après Come Home Yael Naïm en 2011 I'm flying far away So much like me, finding out all that we see is just not always what is real. That you come home, no, come home, just come home, no, come home. Yael Naim, come home. Come home. On n'est pas prêt de revenir à la maison puisqu'on vient de partir de Gand avec Sébastien Defoe et on file vers le sud-est en direction de Jérusalem. Voilà pour la suite de Globe Crocker. Globe Crocker, sur la première. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessible où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. RTBF.be slash Ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies. Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première. Sébastien Default, vous êtes notre Globe Crocker du jour, ce matin sur la première. Et on essaye de vous suivre euh, parce que vous êtes parti à pied de Gand et vous allez aller jusqu'à Jérusalem. Et alors, on voudrait savoir, avant ce 27 mars, euh, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour envisager un tel périple Voilà, comme je l'avais évoqué là tout à l'heure, j'avais déjà fait euh, des marches auparavant. Euh, en réalité, j'avais envie de faire un, un, un périple monumental à vélo, euh, qui était de partir de Ushuaïa euh, pour aller euh, à Anchorage, euh, donc traverser les, les, les, les deux Amériques, euh, donc euh, du, du nord au sud, euh, et pour m'entraîner... nord du sud au nord effectivement ouais. euh, pour m'entraîner à, à, à ce voyage eh bien je, je voulais euh, je voulais partir à Compostelle euh, à vélo euh, en 1998, c'était déjà euh, ça, ça se faisait déjà et mon prof de philo euh, euh, de l'IEX euh, m'a dit écoute, euh, si j'étais toi je partirais pas euh, à vélo mais je partirais à pied parce que comme ça tu auras une, meure, une meilleure notion de l'espace et du temps IEX, école de communication à Bruxelles absolument et donc euh, au début euh, je trouvais que l'idée était quand même difficilement envisageable de partir, euh, faire 2300 bornes à vélo et puis chemin faisant euh, réflexion faite je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée alors en partant Euh, au début c'était une lutte, une lutte contre, contre soi, contre ses propres résistances, euh, la lenteur etc. Mais il arrive un moment euh, dans la marche au long cours où on, on se dépasse et on arrive dans d'autres euh, perceptions, euh, perceptions de, de, de l'espace, du temps qui file, mais une autre compréhension de son corps aussi et là c'est quelque chose d'assez extraordinaire, je crois que Enfin, tous les, les, les coureurs connaissent ça, ce sont les endorphines qui se libèrent, ça fait du bien et puis ça fait du bien de marcher à son propre rythme dans un monde où tout va super vite retrouver. Le rythme de la marche est vraiment salutaire. C'est important pour vous d'être votre propre et votre seul moyen de locomotion Voilà, donc moyen de locomotion, mais même moyen de communication, moi ce que je trouvais intéressant euh, au fil des pas, c'est de voir que mon rapport euh, à l'altérité, mon rapport au monde changeait. Au fur et à mesure que je traversais des paysages physiques, euh, c'est peut-être un peu bizarre à, à, à comprendre euh, ou à entendre, mais au fur et à mesure que je traversais ces paysages physiques, j'ai l'impression de traverser des paysages intérieurs. Et alors là, euh, trouver une corré corrélation entre l'extérieur et l'intériorité est, euh, est très jouissif. C'est fantastique, ça vous mène dans des, dans des compréhensions particulières du monde qui vous entoure. Vous dites... Euh, C'est une traversée des mondes et des zones de fracture Absolument. Bon, C'est d'autant plus le cas quand on part en direction de l'Est. Euh, comme je le disais, je voulais être mon propre moyen de, de, de locomotion. Euh, euh, C'était aussi une, une avancée euh, perpétuelle vers l'inconnu. Euh, je ne connaissais pas particulièrement euh, le Proche-Orient. Et marcher dans nos propres contrées, bon, c'est facile, euh, sauf que physiquement, ça, ça demande un effort, certes. Mais c'est d'autant plus difficile quand il euh, y a l'esprit les résistances mentales qui se mêlent à la marche au long cours. Parce qu'imaginez-vous partir d'ici. Euh, voilà, c'est le monde que vous connaissez. Et au fur et à mesure, quand vous allez en direction de l'Est, vous traversez des mondes que vous ne connaissez pas et qui s'entrechoquent. D'ailleurs, l'actualité est remplie de... De faits qui relatent de, de, de, de ces chocs culturels, de ces chocs identitaires. Euh, et euh, voilà, moi ce que je voulais c'était de partir simplement, euh, sans moyens particuliers, sans moyens financiers non plus. C'est ça, 50 euros en poche max euh, pour tester la bonté des, des gens. Vous aviez quand même une caméra dans ce sac à dos qui a bien souffert, euh, histoire éventuellement de, de, de prendre des témoignages, des paysages ou des moments de, de ce chemin. Ce chemin qui est devenu un bouquin. À euh, pied à Jérusalem, 184 jours, 184 euh, visages. C'est sorti chez Racine. On va se mettre dans les oreilles un passage de ce récit de voyage. La vie nous fait payer, pour tout rêve réalisé, content. Pour la création, pour les rêves non réalisés aussi, tu vis tranquillement, tu ne bouges pas, tu ne vas nulle part, la vie te le fera payer tout autant. Mais ceux qui le cœur léger rempli d'exaltation n'ont jamais longé le rivage vide du monde le pressentent. Et tant pis pour aujourd'hui si tu as mal, tant pis si la vie te semble aussi effrayante qu'une panne d'électricité soudaine dans la ville. Moi au moins, j'aurais eu la traversée de cette nuit, du crépuscule à l'aube. J'ose dire que ce fut la nuit la plus exaltante de ma vie, une réussite, une vraie. « Je ne sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui si elle n'avait pas existé. » Parce qu'échec et succès créent chacun à leur image le futur. Ça, c'est un extrait d'une lecture que vous aviez en fait avant de partir, « Éloge des voyages intérieurs euh, ». Néanmoins, vous, vous avez pris des notes en chemin. Pourquoi ce, ce, cet ouvrage « Éloge des voyages intérieurs euh, » était important à vous mettre en tête avant de partir Alors, c'est euh, un livre que j'ai trouvé particulièrement euh, intéressant à lire, euh, « éloge des voyages insensés ». Insensés, euh, pas intérieurs. Insensé, insensé. Euh... Votre voyage est intérieur, ces voyages-là sont insensés. Voilà, parce qu'effectivement, c'est complètement insensé de partir au long cours. Encore aujourd'hui, on arriverait même à croire que partir au long cours, c'est luxueux, euh, c'est du luxe. Parce que là, pendant, euh, pendant six mois, eh bien, euh, on ne travaille pas, euh, on n'est pas, euh, pas au boulot et on, on fait quelque chose qui, qui vous plaît profondément. Donc c'est euh, un peu insensé dans un monde où effectivement tout est calculé, où il faut produire, etc. Euh, mais bon, en même temps, euh, je ne pense pas que ce soit du luxe. De se retrouver face à la complexité, la complexité du monde. Ce n'est pas du luxe de se retrouver euh, face à l'inconnu et de faire de l'inconnu son plus fidèle allié. Qu'est-ce que vous attendiez de cette caméra que vous trimbaliez sur votre dos Alors, effectivement, je suis parti avec une caméra euh, que je portais à bout de bras. Euh, Et cette caméra, je la voulais comme témoin, euh, comme témoin de, de, de, de, des rencontres. Il n'y avait aucune mise en scène. Je la laissais tourner euh, quand j'étais heureux. Je la laissais tourner quand j'étais malheureux, quand j'étais triste, quand j'étais seul. Euh, euh, et j'avais presque un rapport schizophrénique avec cette caméra. Donc imaginez-vous, vous êtes en train de souffrir parce que ce n'est pas que une partie de plaisir euh, de, de, de marcher comme ça au long cours euh, et de vous filmer vous-même alors que vous souffrez, euh, que vos pieds <rire> vous font vachement mal, c'est parfois un peu... C'est tout euh... sauf le sourire figé quand on fait des photos de mariage. Exactement. On va s'en mettre plein les mirettes et plein les oreilles justement de ce parcours puisqu'on va maintenant se mettre des paysages aussi dans les oreilles. Grâce à vous, Sébastien Defoe, dans la suite de Globe Crocker. Ce sera juste après Boeing. Boeing qui est un moyen de transport beaucoup plus rapide que le vôtre hein, puisque c'est à pied que vous êtes allé jusqu'à Jérusalem. C'était Feu Chatterton en 2015 L'azur de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité Que cache ton immensité Bête de tôle maléquelle, qui crie quand siffle le nickel au ciel. C'est drôle non plus de densité, c'est drôle non plus de densité. Boink, boink, et tes mouvements boink. Sont de majesté. Boink, boink, Est boink, est-ce la boink. faute de tes passagers? Ja Arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes, de tieni, uszur, chimera. Ces fantômes peuplent ta cité. Blanchardin suspendu aux heures. Du jour, ta forêt de vapeur pas. Abri, Notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boim, ta poabie. Och, o, de o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, tu penses, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Comme un éléphant. À enfin, enfin, comme un Feu Chatterton, Boeing euh, Feu Chatterton qui sera en concert à ne pas rater le 6 août prochain au Mont des Arts à Bruxelles dans le cadre du Brussels Summer Festival. Nous sommes... Euh, À pied, entre la Belgique et Jérusalem ce matin dans Globe Crocker. On va partir, on va quitter la Belgique et entrer en Allemagne. La première, 11h midi, Globe Crocker avec Benjamin L'Eupart. Et surtout avec Sébastien Default, qui est notre Globe croqueur du jour et qui nous emmène à pied euh, dans ce voyage de plus de 5000 kilomètres vers Jérusalem au départ de Gand. On a compris la démarche. Vous vouliez, euh, vous vouliez, euh, eh bien, marcher vers le, vers le sud-est. Et puis, euh, vous étiez un habitué de, euh, de des marches au long cours. Vous avez déjà fait Compostelle, vous envisagez plein, plein d'autres choses. Là, 50 euros en poche, vous partez et on arrive en Allemagne. Et alors, vous avez un peu préparé tout ça, Sébastien Vous saviez que l'Allemagne, par exemple, en 22 jours, s'était pliée Pas Du tout, la seule adresse, <rire> non, en fait, la seule adresse que j'avais, c'était une, une, une, une copine que, que, que je connaissais depuis longue date euh, qui habitait à, à Edelberg, euh, et c'est à peu près la, la, la seule adresse que j'avais euh, dans l'Europe, euh, en Europe de l'Est. Euh, mais c'est traversé de l'Allemagne, donc 22 jours. Je ne savais pas que j'allais traverser l'Allemagne en 22 jours, mais par contre, ce qui m'a affligé, c'est que sur ces 22 jours de traversée d'Allemagne, j'aurais aurait eu 18 jours de pluie mmh. d'affilée. Euh, c'est à vous mettre le moral dans les, dans, dans les fonds de chaussettes. Euh, le soir, quand vous enlevez aux chaussures, euh, elles, euh, elles sont gorgées d'eau. Euh, et déjà, le matin, quand vous, vous chaussez ces chaussures euh, encore Ou toujours oui, humides, oui, oui. Et bien, vous ne savez pas où vous allez les enlever le soir. Donc, à chaque fois, c'est le défi pour trouver ce logement. Alors, on pourrait se dire, euh, ouais, l'Allemagne, quand même, trouver un logement en Allemagne, c'est pas évident. Eh bien, euh, je pense que euh, le fait qu'il pleuve tellement a joué euh, en ma faveur, parce que je pense qu'à la fin, les gens en me voyant marcher dans, cette plus, dans ces plus torrentiels euh, se sont apitoyés sur mon sort et m'ont accueilli chez, elles, chez eux. Très très vite, c'est le début du voyage pour vous, hein, votre concept va basculer. Il y a une très très belle histoire à l'approche de Munich Oui, c'était surprenant. Euh, c'était le, je me souviens très bien, c'était le 28 avril, euh, et je vois ou non, c'était quelques jours avant le 28 avril. Euh, je vois pour la première fois des, des, des pierres commémoratives où il est écrit que ici, il y a 60 ans de cela ou 65 ans de cela. À l'époque, donc, en, en 2015. Euh, En 2005, je me perds dans les chiffres, euh, des Juifs avaient été déportés de force euh, à pied en direction de Dachau. Et ça, pour moi, c'était une pierre d'achoppement. Que fallait-il faire face à, à ça Fallait-il faire un détour de, de 100, 120 kilomètres en direction, enfin, en dehors de mon azimut, en direction de, de Dachau, ou bien continuer ma route comme si de rien n'était Et puis finalement, euh, je me disais, mais qu'est-ce qui nous diffère de ces hommes et de ces femmes sinon que leur liberté leur a été volée pour toujours Moi, j'étais dans une démarche de liberté. Personne ne m'avait obligé de, de me lever, de partir, euh, de partir au long cours. Et puis finalement, bah, Jérusalem, c'est euh, avant tout aussi euh, la ville sainte pour, euh, euh, pour les Juifs. Et pour moi, c'était un devoir moral, euh, un, de, un devoir d'humanité que de faire ce détour en direction de, de, de Dachau, où puis, je suis donc arrivé. Un jour, un jour particulier. Un jour particulier. C'était donc le 29 avril, jour où on commémorait les, euh, les 60 ans de la libération de, de, de ce camp de l'horreur. Et là, j'en incouvre toujours l'émotion euh, dans la voix. Enfin, je, je, je... En traversant ce camp, j'avais l'impression que j'étais glacé, glacé de l'intérieur. Évidemment, ce n'est pas dû au, au, au frima de l'arrière-saison, mais dû à l'horreur voilà, qui, qui a eu lieu ici. Et qu qu'est-ce voilà, qu que, qu que je fais avec tout ça, moi, dans ma démarche Et là, en arrivant devant l'endroit où il y avait des, euh, les baraques, euh, les baraques où les prisonniers étaient entreposés, enfin, vivaient comme des vulgaires lapins les uns sur les autres... Eh j'ai pris un petit caillou et je me suis euh, fait une promesse et c'était de porter ce petit caillou en mémoire de toutes ces vies brisées rencontrées en cours de route et de le porter si j'y arrive de le porter jusqu'au mur des lamentations. Votre voyage changeait donc complètement de signification pour vous euh, Ça allait être le symbole aussi le, de l'objectif, ce petit caillou Oui, c'est ça qui est dingue, c'est qu'au début tu pars pour toi Tu pars faire ton propre délire, ton propre trip Et puis au fur et à mesure, euh, au, au, au fil des rencontres Tu te rends compte que bah, finalement t'es pas seul quoi. Et, euh, et, et que ce voyage n'a du sens que si on le partage Et si on le, on le fait aussi euh, pour des autres Vous repartez avec ce caillou en poche ou dans le sac à dos, caillou qui sera précieux, hein, vous le trimballerez encore sur plus de 5000 kilomètres à peu près, euh, et vous allez quitter l'Allemagne, euh, donc 22 jours après y être entré, je ne sais pas si la météo est, est meilleure, mais vous entrez en Transylvanie, où là en termes de rencontre, euh, c'est assez fracassant. Oui, bon c'est vrai qu'entre l'Allemagne et la Transylvanie, il y a quand même eu encore une, un millier de kilomètres avec, euh, avec les, les pays d'Europe centrale, mais euh, c'est vrai que cette traversée de, de, de la Roumanie était, euh, était extraordinaire, surtout à l'approche de la Transylvanie. J'étais parti... Donc pour éviter trop de, de poids, j'étais parti avec des cartes, comme j'avais énuméré au début, ou mentionné au début, avec des cartes qui n'étaient pas trop précises. Euh, ben en, en Roumanie, c'était une carte 1 sur 1 euh, sur 400 000, donc 1 cm euh, qui ah, vaut tout. à 4 km en réalité. Ah assez précis, ça. Hein. Donc pas très précis, euh, mais belle théorie, il ouais, faut laisser le soleil à ta droite, comme ça tu sais que tu vas dans la bonne direction quand tu vas en direction de l'Est. Euh, toutes, ces, toutes ces petites théories euh, qu'on se forge à fil, au fil des pas, Ben euh, tombait comme ou fondait comme neige au soleil quand on se trouve dans cette forêt immense de Transylvanie où il m'a fallu quand même 20 heures euh, pour la traverser de bout en bout. Mais euh, voilà. Elle, je... elle est habitée cette forêt. Elle est habitée. Elle n'est pas habitée que de contes et de légendes. Et voilà que euh, lors de la première euh, la première journée, enfin le, le, le premier la première journée. Euh, de traverser de, de, de la Transylvanie. Je pensais naïvement que j'allais pouvoir la traverser en un seul jour et au bout de cette journée, je me rends compte, mais un peu tard, que c'était vraiment une très très mauvaise idée que de traverser seule cette forêt où j'étais complètement perdu. La nuit s'installe et au loin j'entends un grondement sourd. Je me retourne et qu'est-ce que je vois courir en ma direction Un ours de Transylvanie. Ah oui, quand même Bon, je ne veux pas dire que la bête passait à l'attaque. Elle s'est arrêtée à bon, une demi-douzaine de mètres de moi. Et là, euh, il y a eu un moment de suspension. Qu'est-ce qu'on fait face à un ours et de oui, Transylvanie Petit moment de solitude. Et ce que j'ai fait, je ne vais peut-être peut pas faire de démonstration là actuellement, mais j'ai poussé une gueulante. J'ai poussé un cri <rire> viscéral. Je peux vous dire, ça venait de très très bas. C'était euh, un cri de survie aussi. C'était un cri de survie. En fait, c'était un instinct de survie. Je ne savais pas que, voilà, que c'était un, un, un instinct de survie jusqu'au moment où j'étais face à, à, ce, à ce péril. Et quand vous êtes là, ça a marché. Ça a marché. Euh, L'ours a pris ses jambes à son cou. Moi aussi, mais évidemment, je suis parti dans le sens opposé. Évidemment. Et, euh, et, vous... et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout, parce que et dans, ce ce est et dans le sens opposé, vous tombez sur un énergie humaine. C'est ouais, assez, assez incroyable, au milieu de cette forêt euh, impénétrable. Vous allez faire une rencontre dans cette forêt impénétrable de Transylvanie, parce qu'il n'y a pas que des ours. Elle est habitée par d'autres personnes également. Je vous propose de faire encore une petite pause, parce qu'on marche beaucoup. Euh, over my head, Asaf Avidan. Yeah, you wanna lie? 'Cause so, baby, I'm coming back. home. and it's hard to believe, but there's nobody right leaving. Please don't so lock the door, 'cause baby, I'm. Asaf Avidan, sur l'album Gold Shadow en 2014, Asaf Avidan qui sera en concert en octobre prochain le 25 au Théâtre National dans le cadre du Festival des Libertés. Ce matin dans Globe Crocker, on marche vers Jérusalem, là on était en Transylvanie, on vient d'échapper à un ours et on va voir ce qu'il advient à présent de notre guide Sébastien Defoe. Ça se passe sur la première. Ce soir, à 22h, on n'arrête pas d'essayer de donner un visage humain à ce pays. Jean n'était pas seulement un transcripteur littéral de la réalité, c'était un inventeur de langue. Ça vient d'une question très importante, c'est qu'il s'est dit comment faire parler la classe ouvrière. Retrouvez Jean Louvet, un de nos grands écrivains de théâtre. Parce que c'était impossible de ne pas aimer Jean. Par où dire. De 22h à 23h, sur La Première. Et 24h24 sur, 24 sur... rtbf.be slash ovio.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 Nous sommes en compagnie de Sébastien Defaut qui nous emmène sur la route de Jérusalem à pied depuis la Belgique et là on était en Transylvanie, on vient d'hurler sur un ours qui a eu la bonne idée de fuir, Sébastien a fui dans l'autre sens et puis vous rencontrez un autre habitant de cette forêt transylvanienne Sébastien Complètement hallucinant, au milieu de cette forêt où pendant 20 heures je n'ai rencontré personne, enfin aucune âme humaine, et, mais voilà que la nuit s'installe, je viens de faire face à cet ours qui heureusement s'est enfui, et je me je trouve une clairière, et au milieu de cette clairière une petite cabane, avec un, avec un, un jeune gars euh, qui est en train de ramasser du bois, je l'appelle de loin pour le prévenir qu'il y a quelqu'un qui s'approche, lui il disparaît dans sa cabane, et quelques secondes plus tard il réapparaît avec un Costume, un veston de costume, parce qu'il se dit, voilà, j'ai de la visite aujourd'hui, il faut que je paraisse présentable. Et grâce à lui, je peux vous dire que j'ai survécu cette traversée, enfin euh, euh, cette épopée euh, mémorable au travers de, de la Transylvanie. Coup de bol, ça, quand même. Euh, plutôt. Alors, il y a une autre petite anecdote qui est, qui est liée à cette région-là, c'est que vous vous débarrassez des 50 euros que vous aviez en poche Alors j'ai passé, euh, enfin j'ai dormi dans des endroits euh, très, très variés euh, et une des, euh, une des nuits que j'avais passées, c'était euh, euh, dans un hôpital, un hôpital de campagne, euh, que je, chambre que je partageais, qu'on m'avait qu euh, enfin, offerte et puis euh, que je partageais avec d'autres personnes, c'était une chambre commune. Et là il y avait un jeune, euh, un jeune qui s'appelle Aline, qui était issu d'une condition modeste, il était amoureux d'une fille euh, qui s'appelait Alina. Et il voulait, faire des... il voulait se marier avec elle, mais avant ça, il voulait faire des études. Et euh, voilà, ces études coûtaient euh, 200 euros ou 250 euros, et il lui manquait encore un peu d'argent. Et puis, au petit matin, c'est vrai que euh, voilà, je, je me suis euh, euh, acquitté de, de, de, de ce biais que j'avais moi-même reçu au départ. Et euh, au petit matin, c'est vrai que je... mon voyage a encore pris une autre dimension, là. Et coup. vous avez mis ce billet dans ses chaussures Exactement. C'était une signature De, du marcheur que, que vous êtes bien joué ben voilà le, le concept de départ c'était vers Jérusalem à pied et puis avec 50 euros en poche il n'y a plus les 50 euros en poche le, le but du voyage a pris une autre connotation avec le petit caillou euh, qui venait de, de Dachau nous voilà sur la route de Jérusalem avec un tout autre état d'esprit on va faire un flash forward si vous voulez bien Sébastien on va arriver à la zone euh, de votre parcours qui s'étend de l'Anatolie Justement à Israël, euh, L'Anatolie, vous allez la traverser en 44 jours, deux fois l'Allemagne. Euh, on est entre la Méditerranée et la mer de Marmara. Qu'est-ce qu'on voit Vers où on va Alors, on voit rien. L'Anatolie, c'est un, une vaste terre euh, aride, surtout en été, donc il fallait que je choisisse soit la traversée euh, des Balkans en hiver, ou bien euh, calculer mon coût et d'avoir euh, l'Anatolie enfin, euh, l'été. J'ai plutôt choisi euh, la chaleur, la, la, le, le thermomètre aussi autour des 40 degrés. Euh, et au-delà de, de, de, de Yalova, donc, euh, à l'approche de l'Anatolie... Euh, eh bien, je marchais euh, en moyenne 44 km par jour. Euh, la température oscillait donc autour des 40 degrés. Je buvais entre 8 et 12 litres d'eau par jour. Euh, entre 8 et 12 litres d'eau par jour, euh, eau que je trouvais euh, enfin, assez facilement. Bon, c'est pas non plus le désert. Euh, la, la, la distance maximale entre deux villages était, était peut-être de, de 30 km. Euh, Mais surtout, euh, hormis le, la, la grande gentillesse des, des, des, des, des locaux, des personnes que je rencontrais, ce que je retiens avant tout, c'est euh, cette, euh, cette étendue euh, à perte de vue. Euh, tous les soirs, quand euh, je m'endormais, je savais que le lendemain, en me réveillant, j'allais retraverser le même paysage. Alors... Y, Il n'y a pas de point de référence dans le paysage qui vous permettent de comprendre que vous avancez, parce que j'empruntais des, des chemins, des sentiers qui allaient jusqu'à euh, 10, 15, 20, 30 kilomètres en ligne droite jusqu'à l'horizon. Pas une courbe à gauche, pas une courbe à droite. Et là, euh, vous avez absolument besoin... Euh, psychologiquement, de points de référence pour vous rendre compte que vous avancez. Mais si autour de vous il n'y a rien, il y a, il y a juste des points de montagne au loin, et eh bien là, à ce moment-là, vous allez à la recherche de, de points de référence intérieurs. Et là, c'est comme s'il si y a tout ce que vous avez enfoui jusqu'à présent, euh, de choses que, moins glorieuses de, de, de, de, de votre passé, et eh bien il y a tout qui vous saute à la figure et ce sont des grands moments de solitude. Grand moment de solitude, mais il y a une parenthèse quand même où vous allez avoir de la visite en Turquie, c'est touchant même. Alors euh, de la visite, oui, j'ai de la visite, j'ai eu de la visite euh, avant l'Anatolie, euh, la visite de mes parents. Oui. Euh, notamment un exploit, euh, ah oui, surtout pour ma mère euh, que je salue euh, en passant, qui a une phobie de l'avion et qui <rire> voulait quand même m'apporter ma Troisième et dernière paire de chaussures, paire de chaussures que j'ai amené ici d'ailleurs, et qui est, euh, bah voilà, qui euh, qui était complètement usée euh, Donc j'ai j'ai mis trois paires de, enfin j'ai usé trois paires de chaussures. Et donc c'est vrai que c'est super de retrouver euh, ses parents. Euh, là, c'était à mi-chemin. Euh, très chouette de retrouver la candeur familiale, euh, de, de, de, de se mettre dans, les, les, dans la peau d'un touriste. Euh, ça, ça me donnait beaucoup de, de beaux moqueurs avant d'arriver à Istanbul. Mais euh, c'est vrai que c'était quand même pas évident parce que je savais qu'une fois qu'ils allaient repartir, eh j'allais être à nouveau face à cette solitude extrême. Vous êtes encore plus seul. Et euh, ouais, c'est vrai que ça, euh, pour le coup, euh, en même temps, c'était. Euh, C'était très intense, super, mais en même temps, euh, euh, on oui, pas toujours évident à, à, à assimiler. Quoi, Vous ça sortez de l'Anatolie par les monts Taurus Oui. C'est beau C'est Très très beau, euh, mais c'est effroyable parce que voilà. Vous avez déjà traversé 44 euh, pendant 44 jours, vous avez traversé une fournaise et au loin, ce point, <rire> cette Ça euh, n'arrive cette... pas comme une bonne nouvelle, cette espèce de montagne. Et ouais, mais alors là, vous, quand vous la voyez au loin, vous êtes très content, mais plus vous en approchez, plus vous vous dites euh, mince et haut. <rire> euh, donc euh, voilà, c'est vraiment le parcours du combattant, et puis euh, En revanche, une fois euh, traversé ou, ou franchi le, un des cols, euh, c'est la redescente vers la, la Méditerranée. Euh, et là, les, les, les zones côtières sont, sont davantage peuplées. Euh, donc, on, on est plus à l'aise. Et j'étais euh, au-delà de l'Anatolie pour la première fois. Je savais que j'allais arriver à destination. J'étais plus qu'à 800 km en vol d'oiseau. Vous avez l'impression de, de, de descendre tout droit vers Jérusalem. Exactement. Il y aura la Syrie aussi Que vous allez euh, traverser. Euh, C'est un voyage qu'on ne peut plus faire évidemment facilement aujourd'hui. Euh, la Syrie de l'époque, elle vous laisse quelle impression Tralala. Comment parler de cette Syrie euh, qui était, euh, qui était au niveau culturel euh, euh, foisonnant. Pour, enfin rempli de vie, euh, euh, les accueils étaient sensationnels. J'étais tantôt accueilli euh, par des druzes, par des alaouites, par des chiites, des sunnites, des chrétiens aussi. Euh, euh, et Combien de personnes euh, ne m'ont pas demandé aussi de marcher pour elles en direction de leur ville sainte, Jérusalem Parce que forcément, euh, étant Syrien, impossible d'aller euh, euh, à Jérusalem. Donc je me faisais également le porteur de, euh, voilà, de, de leurs intentions. On va descendre vers Jérusalem avec vous Sébastien Defoe dans la suite de Globe Crocker. On va y arriver, vous avez toujours votre caillou dans la poche et on va y voir ce que vous en faites une fois dans la ville. Juste après, *Sirens* de Lola Marche. Lola marche sur l'album Your Mind en 2016 Nous arrivons à Jérusalem à pied avec notre globe croqueur de la matinée Sébastien Defauze Ambiance, on arrive tout doucement, on est en Syrie pour l'instant avec vous Sébastien Defos et on va faire une rencontre, il y en aura beaucoup, hein. 184 selon vous pour faire court, 184 jours de voyage, 184 visages, une rencontre avec le père Paolo d'Aloyo en Syrie. Rencontre extraordinaire que j'ai eu la chance de faire, donc euh, la Syrie c'est un énorme désert et à un moment j'ai voulu quitter euh, un peu les, les, les zones plus... plus... Plus peuplé de, de l'ouest, et je me suis engagé dans le désert parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un lieu fantastique qui s'appelle Marmoussa, euh, qui a été refondé, enfin, qui était une, un très vieux monastère qui était autrefois un fort romain et qui a été refondé par, dans les années 70-80, par un père italien, le père Paolo Dalolio un Un homme extraordinaire qui œuvre pour le dialogue islamo-chrétien. Et cet homme, il y a deux ans, il a été à Raqqa, fief des islamistes, et il s'est fait enlever. Depuis lors, on n'a plus de nouvelles de lui. Il y a encore eu des signes de vie de sa personne au mois de septembre, mais j'espère, j'espère qu'il est toujours en vie. Alors voilà, c'était une des toutes grandes rencontres de mon voyage, mais évidemment, des rencontres, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Mais j'ai eu beaucoup plaisir aussi à le retrouver par la suite, quand je suis retourné une demi-douzaine de fois en Syrie, jusqu juste avant la guerre, forcément. Aujourd'hui, ce voyage n'est plus possible Malheureusement non, impossible, impensable de traverser euh, actuellement la Syrie, forcément. Nous sommes dans ce désert syrien, vous allez quitter le père euh, d'Aloyo, et puis on, on va s'avancer vers euh, Jérusalem. Euh, Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous arrivez euh, Vous avez l'impression d'y de, arriver depuis que vous descendez du mont Taurus, vous allez dire, mais... Euh, Quel est l'état d'esprit quand vous arrivez en Israël et en Palestine Complètement incrédule. Au départ, je n'arrivais pas à le croire que j'allais à pied jusqu'à jusqu Jérusalem. Et à l'approche d'Israël, de, de, je ne pouvais pas m'imaginer que ce voyage allait se terminer. Euh, alors... Trois heures ou quatre heures d'interrogatoire à la frontière israélienne, on avait peine à croire que j'étais réellement un, un, un marcheur au long cours, que je venais de si loin. Et c'est un peu comme si le rêve était en train de se, de se réaliser complètement. Euh, cette travers... Vous êtes content à ce moment-là ou vous n'êtes pas content d'arriver C'est une bonne question, euh, je n'arrive pas, euh, pas à y répondre. Euh, C'était devenu un peu une condition de vie, cette marche. Euh, J'avais presque envie de continuer à marcher euh, perpétuellement, mais c'est vrai que si je suis parti, c'est pour revenir. Ce voyage, pour moi, ce n'était pas une fuite, donc si je suis parti, c'est pour revenir, mais revenir euh, autrement, forcément. Pas complètement transformé, mais avec une plus grande confiance euh, dans l'humanité. Euh, en regardant la, les infos, c'est peut-être difficile à, à concevoir... Mais mais quand même ma, ma, ma confiance dans l'humanité a grandi. Et vous n'avez pas perdu le petit caillou que vous avez pris dans le camp de Dachau. Qu'en faites-vous moment particulier que s'est que, que arrivé euh, euh, en, à Jérusalem euh, après 184 euh, jours de, de, de voyage, c'est la Rochachana juive, donc c'est la Nouvelle-Anne juive. Pour les, les catholiques, c'est le... C'est le jour des anges gardiens et figurez-vous que euh, ce 2 octobre 2005, c'était euh, la fête du Laïd, euh, donc pour les, les musulmans. Donc Jérusalem était en effervescence et Comme par hasard, c'est en ce jour-là que je vais déposer ce petit caillou. Au moment où je vais déposer ce caillou dans, dans le mur des Lamentations, je rencontre une, euh, une, une jeune femme très sympa et qui me demande d'où je viens. Et lorsque je lui explique d'où je viens, lorsque je lui explique que je suis passé par Dachau, je vois que ses yeux se remplissent de larmes. Elle me dit qu'elle est la petite fille d'un officier allemand qui a servi euh, Hitler en Bavière, et qu'aujourd'hui, c'est une fille qui était très croyante, qu'aujourd'hui elle allait entrer dans un monastère. Elle avait une fiole avec elle, avec de l'huile euh, sacrée, et ensemble on a plongé ce petit, ce petit caillou dans cette huile et puis on a pensé euh, à ces trois grandes religions du livre qui se rencontrent, qui s'opposent malheureusement euh, aussi et elle est partie euh, du côté des femmes moi je me suis frayé un chemin du côté des hommes je me suis euh, approché du mur des lamentations et quand j'ai déposé le petit caillou dans l'enfructuosité du mur à ce moment-là j'ai senti une main sur mon, euh, sur mon épaule je me suis retourné, qui, ce que je voyais c'était un juif orthodoxe qui me regardait avec une intensité particulière et il disait oui de la tête. Il acquiesçait de la tête comme si... C'était curieux, c'était comme s'il savait d'où je venais. Il a tendu oh. sa main vers la mienne. Moi, j'ai plongé la mienne qui dégoulinait encore de cette huile sacrée. Ben, je... Nos mains se sont rencontrées et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu l'impression que... que le pèlerin, en moi, avait accompli sa mission. Alors, cet homme, il m'a demandé en anglais d'où je venais. Je lui ai répondu en anglais. Puis, quand il entendait que je venais de Gand, il m'a dit avec un accent envers soi, néerlandophone, flamand. Mais alors, on peut parler le néerlandais. C'était un homme, c'était un un juif d'Anvers. Waouh Dans le genre, la boucle est bouclée, vous qui êtes parfait bilingue et gantois, quel voyage Absolument. Il euh, y, y a une question que je pose toujours aux voyageurs qui viennent nous partager comme ça leur périple, c'est est-ce que ce voyage a changé votre vie Là, je vous, à peine vous, la, vous, vous la posez. En tout cas, ce voyage a eu euh, ben, un écho énorme en vous encore des années plus tard. Oui, ce que je peux dire, ce que, ce que je dis quand même régulièrement quand, quand j'en parle, c'est que c'est un voyage de 184 jours, mais c'est avant tout un voyage de 184 visages qui démontrent la complexité de notre monde, ce qui nous oppose, mais aussi ce qui nous unit. Et je pense que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous oppose et que là où, ben ma foi, là où il y a la division, ou enfin, où, où que là où il y a de l'unité, plutôt que nous, les hommes, que nous tâchons pas de, de ne pas mettre de, de, de la division. Il y aura une suite à ce voyage. Vous êtes tellement persuadé du bienfait de marcher euh, que vous... Euh Que vous créez un, une ASBL d'ailleurs pour essayer de susciter ce genre de réflexion ou de cheminement chez d'autres en 2012 par exemple. Oui alors avec quelques amis euh, euh, marcheurs notamment et notamment avec euh, Pierre Morken, ce qui est un, un entrepreneur et un mécène, on a fondé la ASBL sala qui permet à des personnes qui normalement ne se rencontrent pas, ne se parlent pas, de vivre une expérience de rencontre au travers de la marche. En 2012 on est parti de Bruxelles avec la chapelle et en 2014 on est parti de Ypres, 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale, jusqu'à Istanbul. Waouh Eh bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Euh, D'autres voyages D'autres voyages. Jérusalem à pied, 184 jours, 184 visages aux éditions Racine. C'est le récit de votre voyage, un chemin qui est aussi un cheminement, Sébastien. Merci de nous avoir emmenés. On sait qu'à pied, les bagages doivent être légers, et j'espère qu'on aura été assez légers. Dès demain, dans Club Crocker, on repart, même pas fatigué. Tout de suite après la météo, ce sera le Forum de Midi, présenté par Fabrice Lanvers. On se pose la question, mais comment le ciel va-t-il s'organiser pour qu'on ait une drache nationale, À demain dans Globe Crocker, que vous soyez ici ou ailleurs. Globe Crocker, sur La Première. La Première.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 Bonne journée à tous. La chaleur est à son comble avec des températures attendues cet après-midi entre 28 et localement 35 degrés. Des températures qui pourraient commencer à baisser en fin d'après-midi sur l'ouest avec le renforcement du vent et l'approche d'orages qui vont se former sur la France et qui vont arriver par la frontière française forcément. On les attend déjà peut-être dans le courant de l'avant-soirée sur l'ouest du pays. Et puis ces orages vont se renforcer en s'évacuant vers l'est dans le courant de la nuit prochaine. On s'attend localement à des phénomènes violents avec de la grêle et des rafales de vent possibles. Demain matin, à l'arrière de ce front orageux, on aura encore quelques gouttes près des frontières de l'Est. Et puis progressivement des éclaircies. L'après-midi, encore quelques coups de tonnerre possibles au sud du sien Sambrémeuse. Les maxima, bien qu'en baisse, seront toujours de 23 à 27, voire 28 degrés. Thank you.